On continue euh, à regarder les frères, les hommes de Dieu que qui sont mentionnés dans Colossiens. On apprend beaucoup hein, dans, à travers ces, ces hommes-là, dans leur vie, dans une couple de mots-clés. j'ai pas le bon cahier qu a, que j'avais écrit hier, mais il y a des mots-clés qui sortent comme ça, euh, qu'on pense par exemple « à euh, attichique ». On pense à la à sa fidélité. C'est ce que Dieu avait mis à cœur. Qu'on pense à Onésime, on pense à son utilité. Qu'on pense à euh, Aristarque, on pense qu'il était un compagnon de service, de combat. L'aspect du compagnon. Qu'on pense à euh, Justus, on pense à un homme qui était persévérant, focussé sur le royaume de Dieu, euh, sur l'honneur que Dieu seul donne. Pas celui des hommes. Euh, quand on pense à Timothée, on pense que son nom veut dire euh, « Honorer Dieu ». Et on pense aussi que... Pas, pas, pas dans le sens qu'on pense, c'est-à-dire qu'on pense à ça, au fait que son nom veut dire « Honorer Dieu ». Et que c'est un homme qui a persévéré à travers les différentes... Euh, un homme consacré. c'est Je sais pas qui m'a engagé. Euh, Jean-Claude, rappelle-moi que tu avais... france la semaine passée. Et Marc. Marc, euh, comme on se disait hier... Jean-Claude, il a parlé de Marc, il a pas pu s'empêcher de parler de Paul et Barnabas, si vous vous rappelez un peu. Mais Marc, c'est prendre la place que Dieu a pour lui, a pour chacun. Quand on pense à, à France il semble qu'un des aspects particulièrement avec lequel Dieu a touché notre cœur puis le cœur de notre frère pendant qu'il enseignait à en son passé, c'est que, bien que c'était un combattant, il était en prison, mais il combattait. Il pouvait combattre en priant. Et Dieu nous rappelle ça. Je me rappelle euh, que même dans ce qui peut avoir l'air, je suis dans l'inaction, mais c'est pas vrai, parce que la parole de Dieu n'est pas l'esprit de Dieu n'est pas lié. Euh, c'est euh, un, un, un, un combattant euh, zélé pour euh, l'Église, pour euh, les élus. Aujourd'hui, on va regarder un autre frère. C'est euh, frère. colossien 4 J'ai de ce que je peux répondre à ta question de tantôt, tu où Gilles Je peux te me permets. OK. Mais euh, pour moi la, la semaine passée euh, comment Dieu a parlé à là, là je suis pas une parenthèse au maire fait que tu peux mettre pause. Tu peux mettre pause, c'est une parenthèse. Euh, aller plus loin là-dedans quand, quand euh, on chantait tantôt on le psalm euh, 103 c'est écrit au sujet du Seigneur qui est plein ça m'a frappé tantôt plein de compassion plein de compassion et ça va aller avec ce qui est dit de Archip et dans les chants qu'on a chanté tantôt c'est on parlait de notre désir euh, notre désir de de faire sa volonté. Je ne sais pas c'est quoi le chant. Mon cœur t'adore. Je n'ai qu'un désir, te glorifier. Te glorifier, Seigneur. Car tu es ma sainteté. C'est ça qu'on a chanté, hein? En tout cas, c'est quand même fort et engageant, puis vraiment, euh, de chanter ça au Seigneur. Parce que je, je suis convaincu que c'est le désir de chacun d'entre vous. Je suis convaincu. Malgré toutes nos faiblesses, j'ai la foi que c'est ce que le Seigneur fait dans nos cœurs. On va aller lire Philémon parce qu'on veut savoir c'est qui ça archive. Il y a juste deux versets à peu près dans les écritures là, qui parlent de Archip. Mais comme tous les autres frères, quand on parle de Timothée, quand on parle de d'Aristarche, de Tychique, de d'Marc et cetera, quand on parle de un, on parle en même temps un peu de tous les autres c'est une manière parce que le même Seigneur qui agit dans la vie de chacun. Puis c'est lui qui, qui les conduit. Fait que les traits caractéristiques que Seigneur fait sortir dans la vie d'un, assurément, quelque part, on va les retrouver dans la vie d'un autre. C'est juste que Dieu nous conduit à, à mettre de l'avant, mettre une enfance sur quelque chose dans, dans leur vie. La lettre aux Philémons, lettre aux Colossiens, lettre aux Éphésiens, on croit que ces trois lettres qui ont été envoyées en même temps, qui ont été portées par Tichyc. On a vu ça en cours de route, ok et euh, quand, quand on lit l'introduction à la, la lettre au Philemon, je vais la lire, il se dit « Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philemon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Aphia, notre sœur, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'adresse quand Paul et Timothée écrivent la lettre à Philémon, il salue Nicéa Philémon, à Aphia et à Archip. OK? On va juste lire les deux passages puis je vais commenter ensuite. Faut garder pas loin Philémon. On va aller dans Colossiens chapitre 4 à la fin. Et on va lire le verset 15 et 16 17. <cười> colossiens 4 15 ça dit saluez les frères qui sont à laodicée ainsi que Néphas et l'église qui est dans sa maison je suis en fait des parenthèses mais je vais les faire tantôt quand cette lettre lettre aura été lue chez vous faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des laodicéens et que vous vous lisiez également celle qui vous arrivera de laodicée dites à Archip, Prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. » C'est bon? C'est les sept passages qui parlent d'Archip. Dans Philemon, qu'est-ce qu'on apprend d'Archip? Je, je vous pose la question, vous avez le droit de répondre. Qu'est-ce que qu'est ce qu'on apprend d'Archip quand on lit Philemon? Juste comme ça. Est-ce qu'on apprend quelque chose d'Archide? Il y a une église dans sa maison? Euh, on semble qu'on c'est plutôt figé Philemon. C'est Philemon plutôt qu'il l'église dans la maison. Là. Compagnon de, de combat? Okay, C'était qui ça, ouais Quelqu'un d'autre a dit quelque chose ici dans le coin? Com OK, compagnon de combat. OK. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut penser comprendre Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'autre? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre comme information sur Archippe? C'est juste comme ça, la, la première vue. Il y a peut-être d'autres réflexions. Il est dans l'entourage de Philemon, c'est clair, absolument. La lettre est adressée à Philemon, à et archive OK. mais c'est ça. On voit premièrement que qu'Archippe, c'est un compagnon de combat. Un compagnon de combat de... des frères, je dirais, de Paul et des autres frères. C'est un associé dans les labeurs et les conflits pour le nom de Jésus-Christ. C'est un, un frère d'armes. Littéralement, c'est ça que ça veut dire, compagnon de combat, c'est un frère d'armes. On porte les armes ensemble, côte à côte, dans le même combat. Quelqu'un a déjà vu ça, le, la série... « Frères d'armes », une série de 10 DVD là, qui est passé il y a quelques années. Mais c'est intéressant quand, quand on regarde ça, parce que dans cette émission, ce qui m'interpellait, mais différentes choses, là, mais dans une des épisodes, on voit euh, le celui qui est le médecin du régiment, de l'unité. Et puis, euh, vous savez, quand c'est la guerre ça ne pardonne pas OK si je peux m'exprimer comme ça quand un obus tombe à tes côtés quand tu reçois une grenade euh, tu es décapité comme ça là tu reçois un tir tu perds un morceau c'est même si gratteux et donc au champ de bataille il y avait des gens des, des, des soldats qui se faisaient euh, qui étaient blessés et dès qu'un qui qui est blessé les autres qui sont encore en état en état de santé euh, ils font appel "Hey doc doc" alors doc il sort de son trou parce qu'il est caché, parce qu'on le veut en vie, lui. Hein? On veut qu'il soit vivant, on a besoin de lui. Il sort avec son, son attirer, son équipement, puis pas grand-chose. Un petit peu de bandage, là. Puis des petites capsules de morphine. Puis ce qui est frappant, c'est que on regarde l'image, c'est basé sur la, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, là. Et quand on voit le, les soldats, un des soldats au, auquel, auquel je pense, écoutez, On se dit avant même que le doc arrive dans quelques secondes il meurt ce gars-là, tu sais. Le cou est percé, euh, les membres sont arrachés. Il arrive avec un petit peu de petit pansement qui peut pas faire grand-chose. Mais ce qui me touchait, c'est que pour lui, chaque blessé était important. Ça ça m'a parlé. Chaque blessé est important sur ce champ de bataille. Puis le, le parallèle que je fais, c'est que pour Christ, pour nous les uns les autres, chacun est important, chaque blessé est important, il y a de la valeur. Puis on va prendre le temps. Pourquoi? Parce que c'est le, le combat ensemble pour Christ qui compte. C'est la gloire de Jésus-Christ. Et quand, quand ce, ce médecin-là, avec peu de capacités peu de moyens, va, il est entier auprès de, de celui qui est blessé. Il y en a qui s'en sortent, d'autres qui s'en sortent pas fait qu'on arrive ici à Archiep qui est un compagnon de combat dans le champ de bataille, OK Et quand on a vu il y a quelques semaines des masses, qu'on voit tous les autres frères et qu'on pense à chacun d'entre nous, OK, parce qu'on y est, c'est il faut qu'on faut qu'on arrive là. Ben le message, c'est que chacun est important dans le champ de bataille. Chacun est important dans ce combat-là. Puis on veut que chacun ait sa place entière. Puis on veut que les blessures soient pansées, on veut que les les les maux soient guéris. Il y parole dans hébreu hébreu chapitre, regardez dans l'hébreu avec moi s'il vous plaît, chapitre 12, au verset 12. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Quelqu'un peut me lire dans la seconde, 1910? Jean-Claude, peux-tu le lire? Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, c'est ça? Ouais. Ok. Et suivez des voies droites. Que vos pieds suivent des pistes droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse ou soit guéri. Il parallèle, là, avec ce qu'on vient de dire. C'est que ça, c'est l'appel de Dieu. En fait, c'est l'appel il pour tous nous autres, c'est au pluriel, redresser Donc, ça nous interpelle personnellement à regarder si je boite et à me redresser. Mais ça interpelle mes frères et mes sœurs pour me regarder vous me Oh, tu boites. » Et la piste, elle, on veut que tu prennes une piste droite avec nous dans l'escadron. OK? Maintenant, regardez ces, ces pensées en tête. Là. Maintenant, quand on arrive dans, quand on pense à Archib, compagnon, donc un associé pour la cause de l'Évangile, pour Christ. Quand on va dans Colossien, à qui est adressée la lettre au Colossien? Ce pas une question piège. Là. À qui est adressée la lettre au Colossien? Au Colossien, à l'Église qui est à Colosse, n'est-ce pas? Vous avez raison. À la fin de la lettre à Col... de... De la lettre au Colossien, il y a certaines mentions... Puis il y en a une, celle qui nous intéresse ce matin, verset 17. Cette partie de la lettre-là est particulièrement pour quelqu'un, une personne, et c'est Archip. Il y a un message dans toute cette lettre qui s'adresse à Archip, plus particulièrement. Voilà ce que vous allez dire à Archip. Et on apprend beaucoup de choses dans ces quelques petits mots-là. là Et bien que la lettre est écrite, écrite aux Colossiens, Le Seigneur méaka à, à Paul et Timothée d'écrire et leur dit au verset 16 quand cette lettre là aux colossiens aurait été lue chez vous assurez-vous là qu'elle est lue aussi par l'église de laodicée Ça c'est probablement les distances entre Saint-Hilaire et Saint-Denis. quand vous lisez là la la lettre est lue à Saint-Hilaire assurez-vous que l'église Saint-Denis la lit. Assurez-vous que l'église de de l'Est de Montréal la lise pourquoi parce que c'est la parole de dieu mais pas seulement ça par contre merci 16 faites en sorte ok qu'elle soit aussi lu dans l'église de laodyen et que vous vous lisiez également celle qui vous arrivera de la et on croit que c'est des pé aux ephésies ce que christ nous enseigne à quelques que moi, quelques années, peut-être <rire> Voyez-vous? L'Église des Colosses reçoit la lettre, envoyez-la à l'Odyssée, mais vous, assurez-vous de lire celle qui vient de l'Odyssée. On est un, les frères, hein? Et le message de Dieu, bien qu'il est personnalisé dans, dans dans certaines lettres, à quelqu'un particulier, il veut que tous tous la lise Il veut que sa parole soit lue par les Églises. Mais là, il y a au verset 17, on s'adresse à Archip, l'Esprit de Dieu, à travers Paul et Timothée, parle à Archip. Et ils disent à l'Église, en fait, ça reste à l'Église. Erreur, pas à l'Archip, ça reste à l'Église premièrement. Il dit, dites à Archip, dites à Archip ceci, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Ce qu'on disait tantôt, là, sur champ de bataille, tout le monde est important, ce qu'on voit quand les lettres sont envoyées d'une église à l'autre, ça nous parle du corps de Christ, de l'unité du corps, c'est ça que ça parle. Ça parle qu'on a le même but ensemble, glorifier Dieu, qu'on ait la même famille, bien qu'on est dans des localités différentes, c'est ça que ça dit. Et ça dit aussi, ce que ça nous dit, c'est que toute l'Église est concerné par chacun. Et que chacun est concerné par toute l'Église, par tout le corps. Comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est que l'Épître aux Colossiens, le Saint-Esprit, il fait dire à l'Église de Colosses, vous, Église de Colosses, dites à cette personne-là, c'est vous qui allez le dire à Archib, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. avec tout le corps est préoccupé, est intéressé euh est concerné, il porte une attention vigilante et bienveillante sur chacun. Non seulement sur chacun, mais aussi sur, sur la tâche que le Seigneur a confié à chacun. OK J'espère que je vous perds pas. Et on se dit pourquoi maintenant Parce que c'est la gloire de Dieu et de Christ qui est en cause. C'est ça la raison fondamentale. Et si ça nous ramène à, à Colossiens, chapitre 1. Tout a été fait pour lui, par lui et pour lui. Jésus. Dites à Archip, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur. Pourquoi est-ce que' on peut se poser la question? Pourquoi est-ce qu'il y, y, y a cette euh, mention-là à Archip? Prends garde. Qu'est-ce que ça veut dire, prends Prends garde. Vous avez le droit de répondre. Fais attention. Oui. Fais attention. Comment fait attention Dans quel, de quelle manière Comment tu comprends euh, Diane fait attention OK. Donc tu fais l'aspect de fait attention parce c'est précieux. Fais attention de la manière que tu le fais, ce que tu dis. OK pas par le habitude. OK Vas-y. Comme un avertissement. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, tu as raison de le prendre comme un avertissement. On peut le prendre comme ça. Okay. Euh, prends garde, considère bien. Comme il dit faire attention, veille. Veille là-dessus ok « Prends pas à la légère », on pourrait dire. Pourquoi Dieu dit ça? C'est pas c'est possible de prendre à la légère. C'est possible de ne pas prendre garde. C'est possible de ne plus être alerte. C'est possible de pas faire attention à ce que Dieu nous confie. jean -Claude. on a vu des masses il y a deux trois semaines. On a vu avec des masses... Qu il a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Vous, vous en rappelez? Donc, c'est possible. Merci, Jean-Claude. Maintenant, le but, c'est que chacun, là, je passe de l'archif à nous, OK? Je vais faire ça constamment, là. Afin que chacun remplisse bien, bien, l'œuvre que Seigneur lui a confié Prends garde, Fais attention. Est-ce que qu'Archip comm avait commencé à... à on, des questions que je pose, OK? On n'a pas nécessairement la réponse, mais c'est pour nous faire réfléchir. Est-ce que qu'Archip a commencé à expérimenter une certaine nonchalance, peut-être? OK. Est-ce que c'est parce qu'il se relâchait dans son travail que Dieu lui a confié? Est-ce qu'il avait mis en oubli ce que Christ lui avait confié au commencement? Est-ce que son zèle était en train de s'éteindre? Ou est-ce que c'est juste peut-être une parole pour l'encourager à persévérer, à aller jusqu'au bout? De toute manière, même si cela est implicite à tout le reste. Là. Daniel? Peut-être qu'il était juste découragé parce qu'il voyait pas de résultat. peut-être pas si claire que parce que l'Église s'en connaît qu'est-ce qu'il n'y Donc, pour le bénéfice de ceux qui vont écouter l'enregistrement, je l'ai dit, l'Église semble connaître qu'est-ce que Dieu a confié, qu'est-ce que le Seigneur a confié à, à Archib. Tout à fait. Jean-Claude? peut-être une opportunité aussi pour les Colossiens de mettre pratique ce dans la lettre bon. Donc, c'est peut une opportunité pour les Colossiens aussi de mettre en pratique ce qui était enseigné dans la lettre avant. dans 3.12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, vas-y. Mm -hmm. C'est excellent. Donc c'est vraiment une c'est une possibilité pour l'église de Colosse de mettre en pratique ce que le Seigneur vient de renseigner dans la lettre. Dit à Achille ceci, Christian, tu voulais dire quelque chose Donc, reconnaître ce que Dieu a donné à chacun, un encouragement à reconnaître. puis à, à tu, tu prenais l'exemple peut-être caché, c'est un, un qui prie, que Dieu donné ça. Peut-être, peut-être. C'est bon, donc, euh, c'est bien, hein? Mais il y une chose, c'est que Seigneur, il veut qu'on prenne au sérieux ce qu'il nous confie. Ça, c'est clair. Ça, ça c'est clair, ce qui ressort. Mais il veut pas seulement moi en tant qu'individu seul, il veut que tout, tous et chacun, l'Église, le corps, prennent au sérieux ce que Dieu confie. Ensemble. Ensemble. Ce que Dieu confie à Rémi, c'est ce que Dieu met à cœur Rémi de donner les des papiers, plus entre nous on des papiers de la parole de Dieu dessus. Mais Dieu il met à cœur ça et il fait avec Zéle, Rémi. Puis, je peux pas dire tout le temps, mais des fois quand je le lis, c'est vraiment à point. Par rapport à quelque chose que je vis. Sais, puis ça m'encourage. Puis on pourrait citer plusieurs d'entre vous comme ça. Dire, je peux penser à notre sain Thérèse qui prie. du répond à ses prières. Puis elle va vers les autres pour dire, qu'est-ce que je peux prier pour toi? Mais ça, c'est fait partie du combat. Le ministère des femmes, une Céline, une Valérie, une Danielle, M'excuse là, j'ai je pas pas nommé les autres là juste que j'ai j'ai un mémoire là. Mais chacune chacune qui sert là, c'est non soit euh, finalement des courriels, mais non, soit finalement des courriels d'elle, dany euh, et Marilyn et les autres qui servent pudinement euh, euh, l'hospitalité, la nourriture quand il y a des agapes, tu sais. Laissez que chacun a à vous apporter physiquement. Il être que Hélène a porté à la famille qui avait été dans, dans le besoin l'autre fois une famille euh, qu'on avait connu comme ça non croyante. Les cas grands ouverts. Je suis prêt. Jacques et Régent c'est pareil, tu sais. Je suis prêt à de suite. Fait que tu sais vous êtes un échantillon là, je peux pas nommer ce que Dieu fait parmi nous mais faut comprendre l'idée. Mais si on voit ça que Dieu nous donne la sagesse de capable de le déclarer à l'autre pour l'encourager dans ce que Dieu a donné. Parce que moi je suis béni quand moi moi général pas juste moi michel mais nous sommes bénis quand on regarde l'autre aller j'ai appris beaucoup personnellement aux côtés de gilles j'ai doué là pour le service puis dieu m'a appris à, à avoir du fun, à triper à faire des choses' aux côté de mon frère j'ai appris ça puis on peut s'encourager dans ce sens là fait que le corps de Christ ici d'église de Colosse, ce qu'on apprend à la lettre aux Colossiens c'est vraiment ça dans la vie à partir de Tichique euh, pas de Chy, mais euh, voyons Archip. quand il dit prendre au sérieux OK prends garde veille au ministère c'est parce qu'il y a un autre aspect aussi qu'il faut pas euh, négliger c'est le trois mots dans le Seigneur OK ou des fois les traductions ça écrit du Seigneur L'idée, là, c'est que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui confie confié à Archip la tâche. Parce que le mot ministère, service, une tâche. Okay? C'est ça. C'est une tâche que le maître a donné à son esclave, à son serviteur. Si je suis conscient de ça, que c'est Jésus lui-même qui me donne une tâche, déjà, juste en pensant à ça, ça, ça montre que la tâche a de la valeur à cause du maître qu'il a donné. Ça montre le sérieux. Ça devrait nous motiver à la avec toute l'ardeur, toute la, la le cœur bien disposé que ça nécessite. Et ça dit à, à l'Église de le voir, effectivement. Tout ça fait. C'est une bénédiction, les frères et sœurs, vraiment. Euh, au service que tu as reçu dans le Seigneur, okay, afin de le bien remplir. Puis dès bien remplir, c'est le mot de l'accomplir, de le faire pleinement, de le mener à terme, d'aller jusqu'au bout avec. Tant que le Seigneur a pas dit stop, vas-y. On parlait de Barnabé, c'est ce qui m'est pris là. Puis plus on regarde, puis on se dit Barnabé quand il part avec Marc, on a la difficulté à dire oui, euh, Dieu c'est Dieu qui l'a envoyé là parce que le petit, la petite mention dans Acte 12, je pense, c'est écrit que Paul et Silas sont partis recommandés par les frères. C est important cette citation-là puis elle a, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. recommandé par les frères. On est en train les uns avec les autres dans ce qu'on fait. Puis ça, c'est une valeur pour nous vraiment importante. C'est celui qui nous l'a enseigné. Là. Nous, les saints, je pense. Donc, euh, Archippe, Comment? à 15 40 OK pour l'aspect de de Silas et, et Paul qui ont été que Paul a été recommandé par les frères. Je vous mentionne, j'aimerais ça parler de une personne qui a pris au sérieux l'appel du Seigneur, OK, je peux m'expliquer comme ça. Et c'est Pierre, l'apôtre. Et j'aimerais ça aller avec vous regarder Jean 21, OK Jean 21, c'est... Jésus est ressuscité, là. Et il apparaît, je pense, la troisième fois qu'il apparaissait aux disciples. Ben, 21, 14, OK? Donc, euh, ils sont sur euh, ils sont sur l'eau, les disciples. Là, ils voient euh, le Seigneur. Ils ne pas que c'est Seigneur, mais à un moment donné, Jean, lui, euh, le Seigneur, lui, ouvre les oeufs. Il dit, c'est le Seigneur. Alors, Pierre... Euh, Il se rhabille, il saute de la barque, puis va à la nage pour rencontrer son Seigneur. Et le Seigneur parle à Pierre. Vous vous rappelez Pierre, il avait, il avait renié le Seigneur et tout ça. Et puis, euh, Pierre, euh, verset 14, c'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux -ci? Il lui répondit oui seigneur tu sais que je t'aime jésus lui dit prends soin de mes agnens il est dit une seconde fois simon fils de Jos même tu pierre lui répondit oui seigneur tu sais que je t'aime jésus lui dit soit le berger de mes brebis il lui dit pour la troisième fois Simonmon Fils de Jonas, même tu. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, même tu. Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Prends soin de mes brebis. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attaché toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, Suis-moi. On va aller un peu plus loin tantôt dans ce passage mais je veux juste commenter, d'accord? si précieux ce passage-là, c'est... C'est vraiment une grâce que Dieu donné Le Seigneur a dit à Pierre ce qui s'attend de lui, s'il l'aime. « Prends soin de mes agneaux, sois le berger de mes brebis, prends soin de mes brebis. » ok Et Pierre, il a pris au sérieux ce que Jésus lui a dit. Et on sait ça à cause qu'on a d'autres livres dans les Écritures qui nous montrent ça. J'aimerais vous montrer un passage réel. Ben deux, en fait, mais un pour commencer. Là, acte 9, 32. Okay? Acte 9, 32, ça nous montre Pierre en action. mais vous, Il y a d'autres passages. Le acte 2, vous l'avez vu quand à la Pentecôte. Pierre, quand il reçoit l'Esprit, commence à annoncer l'Évangile à prêcher Christ. Mais le point, c'est que Jésus lui a dit quelque chose par rapport à ce qui s'attend de lui. ok Mais remarquez, il n'y a pas de plan détaillé. Sauf que la parole Seigneur est claire. C'est « prends soin de mes agneaux » « Prends soin de mes brebis, sois le berger de mes brebis. » C'est clair, non? Maintenant, le comment, Pierre va prendre au fur et à mesure qui marche avec Dieu. Dans Acte 9, 9-31, euh, c'est écrit, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » pierre qui parcourait tous ces lieux. J'aimerais ça que quelqu'un me lise en Louis second et Français Courant. J'aimerais l'entendre. Qui peut lire ça? Euh, Paola ou euh, Mélina? Verset 30 et, euh, 32 seulement. Merci. Comme Pierre visitait Tous les saints, ok? Français courant? Quelqu'un français courant? Non? Vas-y. Tout le pays, ensuite, oui. se rendit chez les croyants. Ok? Merci. Donc, Pierre, il parcourait tous les lieux pour aller visiter les saints. Il a pris au sérieux ce que Jésus lui a dit. Puis là, il se trouve, il descend aussi vers les saints qui sont à l'île. Puis là, il y a un homme qui s'appelle Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, qui était paralysé. puis Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ, « Lève-toi et toi-même arrange ton lit. Il se aussitôt. » Puis suite à ça, il y a tous les habitants de l'île et de, du Saron ont vu ça et se sont convertis au Seigneur. Et cetera, ok Le point, c'est que Pierre il a pris au sérieux. Il a tellement pris au sérieux ce que Seigneur a dit. Il l'a fait physiquement. Il a parcouru. Il allait visiter les frères. Et il nous a laissé deux épîtres. et Regardez ce qu'il dit dans deux pierres. Il a pris au sérieux ce que Jésus lui a dit. Mais je sais pas comment. C'est quoi le plan, le détail? Je ne sais pas. Mais ce que j'en comprends, je vais le faire de tout mon cœur. Puis le Seigneur va préciser le comment au fur et à mesure. Le comment ne nous appartient pas. Je fais... Et Dieu va faire. Mais je dois faire pour voir Dieu faire. Si je, si les eaux veulent s'ouvrir, la mer rouge, il fallait qu'il étende son bâton, Moïse. Si on veut voir le Jourdain ouvrir, il fallait que les sacrificateurs mettent leurs pieds dans l'eau. Il fallait. c'est pas le choix. Je fais et je vois Dieu agir. Il me semble c'est ça que ça résume, il me semble, ce que Dieu nous montre ces dernières semaines. Tu sais. Vas-tu faire ou est-ce que On va, on va rester sur eux ya moi j'ai un défaut dans ma vie ok je suis un idéaliste d'accord puis mon défaut là c'est que je veux tellement avoir des l'aspect l', de l iéaliste qui est qui est, dé, qui est défectueux chez moi je veux dire comme ça c'est que je veux tellement attendre le meilleur moment la meilleure situation pour faire telle telle chose que ça me freine des fois le meilleur contexte le contexte parfait pour raconter à mes enfants Dire, dire, dire une vérité à mes enfants. Le contexte parfait pour aller visiter un frère ou une sœur. Il n'y en a pas de contexte parfait. C'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'on ne néglige pas ce que Dieu demande. Pas demain, là. C'est aujourd'hui. Je me parle à moi, là. C'est ça. Donc, ah, il y allait. Et puis, quand on va dans 2 Pierre, chapitre 1, regardez ce qu'il dit. Il dit, écoutez-moi, là. OK? Il dit, écoutez-moi bien. Là, il dit premièrement... Euh, « À quoi vous s'attachez tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu, etc. jusqu'à l'amour fraternel ensuite l'amour. » Et il dit, verset 11, « C'est ainsi que vous que vous serez largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, » il parle de son corps, ok, « de vous tenir en éveil par mes rappels. » « Car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. » On vient de lire dans Jean 21. Le Seigneur lui a montré comment il allait mourir. Et puis là, dans son cœur, Pierre, quand il écrit la lettre, il sait que sa vie achève sur la terre. Mais il dit, verset 15, il se rappelle de ce que Jésus lui a dit, « Paie mes brebis, paie mes agneaux. »« ok Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. » Et merci Seigneur, on a l'épée de Dieu a béni son engagement, son sa son zèle pour Christ. C'est sa parole qu'on a entre ses mains. La parole de Dieu, donnée par Pierre. Mais il dit, j'aurai soin, je vais m'assurer, les frères bien-aimés, que quand je vais mourir, après mon départ, vous puissiez tout le temps vous en souvenir. Et c'est pas des gens qui sont mal affirmés nécessairement, il vient de leur dire vous les connaissez ces vérités là. Vous êtes affirmés là-dedans. Puis il nous dit pourquoi il il fait ça. Verset 16, il dit c'est pas ce n'est pas un effet en suivant des fables habilement conçues là que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas en train de vous inventer une histoire là, ce qu'il dit là, c'est pas une histoire inventée. Il dit nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. On a vu Jésus. On l'a vu. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire, pleine de majesté, lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix. Nous qui vous écrivons, nous l'avons entendue, qui dit lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne et là vous allez lire les évangiles et vous savez à quoi il de quoi il parle les frères sœurs ils ont vu christ ils ont entendu le père il nous donne sa parole croyez ne craignez pas il a pris au sérieux et une des choses à faire Moi, je suis persuadé, OK, que, je veux juste oser dire ça, puis je crois que mes, mes frères anciens sont d'accord avec moi, le Seigneur, du moment où on se convertit à Christ, là, ce qu'il veut de nous, c'est là dans le cœur. C'est là. C'est peut-être pas précis, là, dans le détail, mais c'est là. Je peux parler pour ma part, ça n'a pas changé. Je suis convaincu que Jean-Claude peut en dire autant, puis euh, en cas, il l'a dit, on s'en est parlé un peu avant le dire, C'est là. C'est là dans votre cœur. Ce que Jésus veut de vous, ce qu'il vous le dit, c'est là. Mais il y a des hésitations en cours de route. Vous vous êtes, êtes gêné vous avez pas fait connaître de pas que de, de vous faire peut-être euh, revirer dans vos shorts, comme on dit au Québec. De pas être bien accueilli On n'est pas là aujourd'hui. On n'est plus là en, en tant que corps de Christ à Saint-Hélène. On n'est plus là. Faites connaître. Permettez aux autres, de permettez à l'Église de prier permet permet à dieu de préciser c'est pas clair il faut le faire pour la gloire de dieu vas-y est aussi importante, mais je dirais dans ce sens-là. Oui. Voilà. Tout à fait, je suis d'accord. Exactement. Oui, et le corps Christ, nous voit, là, et le corps confirme ce que l'esprit de Dieu fait Moi je serais malheureux si dans, dans, dans, dans mes actions, j'ai pas j'ai pas la la main d'association puis la l'imposition des mains de ma, mes frères, tu sais. La bénédiction de mes frères. Ça donne l'assurance, Jésus là, il dit je suis il dit je sais que le père je, je, je suis jamais seul, je sais que le père est avec moi. Il sait que le Père l'aime. Il sait qu'il est. Il sait pourquoi il vient. Et, à un moment donné, dans la vie du Seigneur, dans Jean, je vais clore avec ça, d'accord? Dans Jean, chapitre 10, Jésus s'est fait baptiser sur le, dans le Jourdain, ok? Puis, le jour où il s'est fait baptiser, les cieux sont, sont ouverts, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe, il est resté. Et, Le Père a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans le cœur du Seigneur Jésus, ce pas écrit là, mais je suis sûr qu'il y avait plein de joie. Plein de joie, là. Plein de foi. de foi. Il était fou Nangal, le père vient de déclarer là le, devant ceux qui ont eu les oreilles pour entendre ça, c'est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Hein Et puis l'esprit descend puis dit aux les yeux à Jean Baptiste pour voir parce qu'il a dit il a pas dit c'était qui là, il a juste dit celui qui sur qui tu vas voir l'esprit descend et demeurer, c'est lui. Et lui il attend, il Baptiste plein de monde. Peut-être à coup il y a un homme qui vient, c'est lui. Puis ce lieu-là, il est précieux. ok Pourquoi? Parce que le Père a déclaré quelque chose au de Jésus. Il a commencé son ministère là. Le Père l'a dévoilé à l'humanité. Okay? Quand on arrive dans Jean, chapitre 10, c'est vraiment intéressant. Si je juste me repérer là, un petit instant... Euh... Jésus 39, OK. Jésus vient dire à des gens, mais si ben, je pense c'est des juifs, mais si je les fais, c'est mon père de ses œuvres, les œuvres que mon père me donne de faire. Si je les fais quand même, vous ne me croiriez pas. Croyez à ses œuvres. Afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père, OK Et là verset 39, il cherchait encore à l'arrêter, mais il s'échappait de leurs mains. C'est que verset 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il est demeurant. » Puis, cette part, ce moment-là, là, là c'est comment cette intense-là, OK? Et Jésus, ce qu'il fait, il retourne à cet endroit-là où il avait été baptisé, et là, le Père, il envoie plein de gens vers lui, verset 41. « Beaucoup de gens vinrent à lui et ils, ils disait Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. » Je vais dire, moi, c'est comme un encouragement que le Père donne à son Fils. J'espère que j'arrive je, je, à être clair là, dans ce que j'essaie de communiquer. Mais il retourne à cet endroit-là qui est précieux. Le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils. » C'est là que Jean a découvert qu ce qui est le Fils de Dieu. Et... Verset 11, là, c'est tout l'aspect avec Lazare et Marthe et Marie. Et... Là, ben, Lazare, il tombe malade, et c'est ça, j'aurais pas plus loin par rapport à ça, là, parce que c'est plus le verset 6, « Quand il lui a appris que celui-ci était malade, il restait encore deux jours à l'endroit où il était, l'endroit où Jean avait baptisé près du Jourdain, cet endroit-là. » Mais dans, quand vous lisez l'Évangile de Jean, puis on aura l'occasion de passer au travail, par la grâce de Dieu, ce moment-là est intense, le chapitre 10 à 12, c'est intense. Parce de plus en plus, on reconnaît Jésus, c'est puis en même temps, de plus en plus, on veut le tuer. Puis quand on arrive à le miracle apogée, là, je disais vraiment le miracle de Lazare. Là. Il est vraiment confiant, je suis la résurrection et la vie, etc. Mais pour faire le, le, le pont avec nous, parce que c'est ça le, le but en même temps, on voit Archip, okay? Dieu dit, « Dites Archip de prendre garde, prendre garde au mystère que tu as reçu le Seigneur afin bien le remplir. » On a vu Pierre qui a pris au sérieux. On a vu le Seigneur qui est revenu parce que le Père a déclaré quelque chose sur lui. Ça nous amène à nous. Au moment où je me suis converti au Seigneur, qu'est-ce qui bouillait dans mon cœur, vraiment? Puis au fil des mois, des années, qu'est-ce que Dieu semblait précis dans, dans les situations où le Seigneur me mettait, me place parmi le corps, avec des non-croyants, dans ma vie où j'ai servi, qu'est-ce que Dieu semble constamment faire revenir à mon esprit, à mon cœur? Et il faut revenir à cet endroit-là près du Jourdain. pas pour juste pour rester là mais c'est un peu comme les hôtels c'est comme ça que je le vois comme les hôtels où Abraham revient à bethel revient juste pour des fois on est un peu dans un, on est pris dans un dédale de choses on est on est comme euh, mêlé faut que je revienne là Jésus il dit à une des églises de l'apocalypse re, repens-toi d'où re, re, tu es tombé rappelle-toi d'où tu es tombé OK où tu as commencé à hésiter à perdre un peu de zèle où tu as commencé à revenir pour mieux faire la course. Mais pas une course seule, c'est une course à relais, mais c'est une course, c'est un marathon ensemble en même temps. C'est une équipe là. OK Fait que archip les archives de Mont Saint-Hilaire qui appartiennent à Jésus veillez veillez au ministère que au service que Dieu vous a confié pour bien le remplir. Voilà. Moi, j'arrête ici. Je vais laisser la place à mon frère Gilles. Et Omar, peut-être que tu peux laisser l'enregistrement pendant que Gilles parle. Peut-être des fois, ça ça peut être euh, si tu veux. Tu fais comme tu veux. Suggestion. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter quelque chose maintenant? les autres Est Ce qui m'a frappé tantôt dans... De, en fait, c est, c est, ce que Michel vient tout juste de dire, c'est que le Père ramène Jésus au point de départ, au point de départ où son ministère va commencer. Et la réflexion sur laquelle Michel nous amène, c'est qu'est-ce que Dieu nous a donné au départ. Et ce qui est étonnant de la part de Pierre, c'est que Pierre, c'est un pêcheur, il va devenir un berger. Trouvez-moi le lien entre les deux sinon ce que Jésus-Christ donne. parce Ça se peut que ce que Jésus-Christ a déposé dans votre cœur dès le départ, c'est pas du tout la profession que vous avez. c'est pas du tout le même métier. C'est carrément quelque chose de spirituel, de donner par Dieu. Et c'est ça qu'il faut juste se rappeler et rentrer dans ce travail-là. Est-ce qu'on a un chant maintenant, Roger, ou si Oui, oui on va faire un champ maintenant. Que la pression va passer à